Mon Italie, c'est une maman napolitaine Mon Italie, c'est une princesse égyptienne Mon Italie, elle vit sur les bords de la Seine Elle est ici, entre Valence et Valenciennes Mon Italie, c'est Platini de Saint-Étienne C'est Fellini, Mastroianni qui dit je t'aime Mon Italie, des oliviers Qui pleure sous la pluie. Mon Italie, c'est le carnaval de Venise et vu d'ici. Elle penche comme la tour de Pise, mon Italie, vers Colomber les deux églises, mon Italie. C'est mon pays, c'est ma pays, mon Italie. C'est le moulin de la galette, les spaghettis. Den italien de la vilette, mon Italie C'est la calas et capri, c'est fini Mon Italie Elle est montese et mandoline Elle est folie comme Arlequin et colombine J'en oublie Mon Italie, elle joue les stars américaines. Moi je vous dis que sa musique est sicilienne. Mon Italie, elle est un peu d'artome et fantaisie, et tragédienne et comédie. Mon Italie, c'est Platini de Saint-Etienne, c'est Fellini. Mastroianni qui dit je t'aime, mon Italie Des oliviers qui pleurent sous la pluie Mon Italie, elle est monteuse et mandoline Elle est folie, comme Arlequin et Colombie Mon Italie, c'est une chanson près des fontaines C'est dans la nuit, des amoureux de la bohème Mon Italie, sa cosa nostra est la mienne Elle est bondie, elle est catholique et, les bondies, et, les et Mon Italie, c'est Platini de Saint Etienne C'est Fellini, Mastroianni qui dit je t'aime Mon Italie